DJ you feel le Piano? Welcome to the sun, to the sun, to the sun, the Bendo, to bendo Tu vas finir sur le carreau Ces chars sont complètement paroles Ils sont pas carrés, ils n'ont pas Oh Manu le coq, oh Manu le coq Pourquoi j'ai vendu la coque Mon pays j'en du coque. Mon état d'esprit est glauque Je ne peux pas baisser mon franque Je vais faire tomber mon glock Je ne peux pas baisser mon franque Je vais faire tomber mon glock Je suis discret comme appel anonyme Violent comme papa alcoolique Ce genre de morceau va l'été Allez, elle ils la chronique. Charlie. Le a capté les bails. Ce fils de bouquin va à de justice. C'est bien si le broligue est vrai. Mais à quoi bon si les couilles sont factices? J'suis dans le dur, c'est sûr. Depuis l'époque du mur, on vend la pure. Accro à la violence. Oh my god, j'vais faire une Moi J'ai charbonné, personne m'a rien donné. Je ne sais pas chanter, je sais que donner. Toi qui t'as parlé, mais qui t'a klaxonné. Sapé comme jamais, toi, personne te connaît. Euro, dollar, on veut du luxe. J'm'en fous de lui. Il a pas d'argent, ça sent le poisson. Tu vas pas y en sauver Et si on joue tout ça c'est sauver Il a pas plus vite il faudra sauver Je débloquer celle comme un charo Tu vas finir sur le Meilleur cam, meilleur tarot Biff, biff, bif, je dans la carbesse Bonne chance pour le garrot Je pars de baseball, t'es bébé, fuck Brigitte, Brigitte Bardot Je me suis fait dans le hall, je mon joint devant Monsieur Diallo, Diallo. Allo Je vais te faire la peau, petit connard Donc on va essayer de me mettre à l'eau Je suis encore là 20 ans plus tard non, non, non, Fuck ta Tago, bon. ce monstre pirate dans son pluma Le bruit l'odeur, c'est moi Demande à Jacques le Chirac le Peine chaque scélate dans leur mère Fiance au dilate I want to kiss a Mexican. Demand a pierrot in here. Fuck the salary of a taxi. Fuck the fucker. Fuck the fucker. Thirty Bugatti. Give me one of each. I go. I deploy my wings like a chariot. Boyou Ça paye pas le loyer Et je ferai du sale Juste pour les nettoyer Faudra pas cramer les jails Ne parle pas au fun Calabonca Hello bitch Donne ton numéro Hello bitch Donne ton numéro Oh my god Je suis deep I go je vois en rouge Comme un cribs Sacrifice égale bénéfice Je fais ma plus grosse bitch Dans un itch Raquette Dans les fesses Revert Tout droit Yannick Non Sur le les ah, sont complètement parreaux. Ah, ils sont pas carrés, ils n'ont pas. Oh Manu le coq, oh man, le coq. Pourquoi j'ai vendu la coque Pour bon, pire, chanter du coq. Mon état d'esprit est coq. Je ne peux pas baisser mon froc. Je vais faire tomber mon glock. Je ne peux pas baisser mon froc.